De, de chaque côté ils ont comment dirais-je ils ont mis une chaussée au milieu mais ils n'ont pas touché aux arbres il n' a que trois nouveaux ils sont là bas en bas et les autres sont centenaires. non non oui greenwashing tout à fait ça a été mis samedi et là-bas ils ont annoncé samedi aussi que euh, ils quitter y transplanter c'est faux c'est un c'est faux comme terme ils, ils vont pas transplanter ils vont ôter abattre Ils trans ils transplantent que trois arbres et là bas ça a été mis samedi aussi Et qui vont être transplantés trois Oui. trois t -ils. Oui. Euh, ils vont transplanter à Dogochenia trois quilleuls. Les autres, ils vont les abattre. Et c'est une honte. C'est une honte. c'est pas des arbres qui vont nous protéger de la chaleur. La pétition que je dis, on explique que c'est en 1968, c'est-à-dire il y a 54 ans, que l'aménagement et la transformation totale de la place de la République a eu lieu. Le kiosque a été ôté. Et les deux chaussées de chaque côté de la place ont été supprimées. Si tu veux, je t'enverrai une vieille carte postale pour que tu le vois Celle-là, là, on le voit parfaitement. Alors, une large chaussée au milieu de la place a été créée. Seuls les arbres centenaires ont échappé à ce réaménagement. Et aujourd'hui, dans le contexte 2023... Des petites villes pour demain, la municipalité veut transplanter ces arbres, centenaires, non, normalement ils veulent pas ils veulent pas transplanter ces arbres, ils veulent transplanter les plus jeunes, c'est-à-dire trois, et les autres les abattre. Et ça c'est honteux, c'est honteux.